Toute L'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Le 894 Virgin Radio One, la fréquence que vous avez choisie. On espère que vous allez rester avec nous pendant les deux prochaines heures, 18h, 20h, comme tous les dimanches. Label Rock, votre rendez-vous musical dominical, avec encore énorme ce soir, beaucoup de nouveautés, et puis aussi des vieilleries, et puis des annonces de concerts, comme d'habitude. w w w v i r g i n r a d i o o n e f r à partir de demain pour écouter cette émission, et Virgin Radio One. orange.fr pour m'envoyer Sébastien, des petits mails, des petits commentaires, des. bah Je sais pas si vous avez passé un excellent week-end, si vous avez été voir des, des bons trucs, applaudir des excellents groupes, et bah vous savez où me trouver et on en parlera à l'antenne, il n'y a aucun souci. Voilà, beaucoup de nouveautés dans la prochaine demi-heure par exemple de Strange Boys chez Rough Trade, Rough Trade toujours, Adam Green. On ira faire un petit tour du côté d'un projet parallèle、euh, au groupe Y, ça s'appelle Josiah Wolf, un petit peu d'électro avec、euh, Nosage Thing, Acid Washed, et puis on mettra un petit peu De funk dans cette radio avec TM Duke and Jack Baker trio pour l'instant. On y va au rock'n'roll, années 50-60. C'est l'événement de cette semaine, le 22. Evitrash en concert à la coopérative de mai, Clermont-Ferrand. Trash, C'est l'événement de la semaine concernant les concerts demain soir. John Spencer et toute sa troupe à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. L'album s'appelle Midnight Soul Serenade. G, I really love you. C'est ce qu'on vient de s'écouter. Et demain, ça va être、euh, franchement très très très très très bien. Si vous êtes du côté de Clermont, allez applaudir John Spencer. C'est pas souvent hein, qui l vient en France et il faut en profiter. Hein, ça va être、euh, énorme. L'album disponible chez Bronze Rat, je vous redonne encore une fois la date c'est demain soir. Et Vitrache à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. On va rester dans le rock'n'roll pour commencer cette émission de Label Rock. On va partir du côté d'Austin dans le Texas avec les Strange Boys, nouvelle signature et premier album sur le label Rough Trade. Mais deuxième album en tout dans leur carrière. L'album s'appelle Be Brave. Et encore une fois, c'est un véritable hommage au rock'n'roll des années 50 et 60 avec un son volontairement crade, des guitares bien aiguës comme on aime et un chant assez nonchalant au programme. Voilà vraiment une des belles surprises de ce premier trimestre de Strange Boys dans l label rock tout de suite. Ça s'appelle. Be brave! label Rough Trade pour commencer cette émission de Label Rock avec The Strange Boys, deuxième album, mais premier album sur le label Rough Trade. L'album s'appelle Be Brave. Be Brave, c'est aussi le premier single et c'est aussi l'extrait que je viens de vous jouer. Et Puis à l'instant, encore une nouveauté hein, signée sur cet excellent label, donc Rough Trade, l'ex leader des Moldy Peaches, le New Yorkais Adam Green de retour avec son sixième album. L'album s'appelle Minor Love. Excellent album avec du folk qu'on va qualifier de chaleureux, de l'humour dévastateur, sens inné des mélodies. Tous les ingrédients sont réunis vraiment pour faire d'Adam Green un des artistes incontournables de l'année 2010. 14 titres en tout sur cet album Minor Love, enregistré sur les collines de Los Angeles, avec un Adam Green plus inspiré que jamais, une voix rocailleuse et chaude à la fois, qui me fait souvent penser d'ailleurs à, à du louride. On va rester du côté des États-Unis avec le premier album solo pour un multi-instrumentiste et membre du groupe w h Y, il s'appelle Josiah Wolf. L'album sort chez Anticon le 29 mars prochain. Il s'appelle Jetlag avec au programme du folk p s y c h é d é l i q u e et une multitude d'instruments, guitare, vibraphone, kalimba, orgue hammone, percussion, basse, etc. C'est etc. plutôt bien foutu. Josiah Wolf, tout de suite dans la belle rock, ça s'appelle The Opposite of Breathing. On y va. It's just a Yeah, p o s it e o f Hi. I've frozen my assets I've got nothing to give right now You can save all your money And then you can buy a house As for me, I'm still waiting For that perfect piece of my gut Under a tree For Tom h a Sedison with seven heads to come from the sea s p i s put your spirit on. ウォルフ・ディオポジティブ・オフ・ブリーディング・シューソン・プレミア・アルバム・ソロ。 Qui s'appelle、euh, Jetlag. Voilà, je savais pas que ça allait repartir comme ça. L'album sort le 29 mars chez Anticon. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympathique hein, pour、euh, démarrer cette,、euh, cette émission comme ça. p e u t ê t r e vous allez passer à l'apéro bientôt. Il fait beau dehors. Et même si on a eu un, un week-end assez pourri au niveau de la météo avant que ça se dégage ce soir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, je remercie tous ceux qui m'ont fait passer un très agréable week-end. J'espère que ça a été de même pour vous. On va laisser tomber les guitares comme on a l'habitude dans la Bell Rock et on va se mettre une petite dose d'électro, électro très mélodique avec Nosage Fing, c'est alias Jason Chung, un producteur californien qu'on connaît bien dans cette émission qui vient de Los Angeles, qui enregistre donc sous le nom de Nosage Fing et qui fait de la musique avec des ordinateurs depuis. Son adolescence,、euh, premier album、euh, solo qui va sortir、euh, très bientôt sur le label qui s'appelle Alpha p o p Le、euh, titre de cet album c'est Drift et vraiment il y a un gros talent hein, du côté de Nosage Thing avec un excellent sens de la mélodie. Sur l'ensemble de ce premier album, même si、euh, pour être un petit peu critique quand même, de temps en temps, certains titres, à mon avis, peinent à, dépoler, à décoller. Hein, mais en tout cas,、euh, parmi les, les plus beaux titres, il y a celui-ci que je vais vous jouer tout de suite dans la Belle Rock sur 89.4 Virgin Radio. Ça s'appelle Fog. Vous allez voir, j'adore ce genre d'électro très mélodique comme ça. No s u c h Thing dans la Belle Rock avec Fog. Et puis après, on mettra un petit peu de, de funk. Vous allez voir. On va danser ce soir. Très beau titre tiré du premier album solo du producteur californien Nosage t i n g L'album s'appelle Drift et il va sortir très prochainement sur un label américain qui s'appelle Alpha Pop. Ça va peut-être pas être très facile à trouver tout ça, en tout cas sur l'internet, aucun souci. Vous allez sur www.virginradiourone.fr, e vous cliquez sur l'onglet Label Rock et à partir de demain. Comme chaque lundi, non seulement vous pourrez réécouter cette émission, la télécharger, mais surtout, et ça c'est très pratique, trouver les liens MySpace ou alors les labels ou alors directement les sites internet des artistes pour aller commander ces petites pépites directement sur le net. Vous cliquez. Vous téléchargez tout ça ou alors vous demandez carrément mieux une copie CD physique et ça arrive dans la boîte aux lettres, c'est magique. Je vous ai parlé de Evitrash et John Spencer avec une lourde semaine hein, au niveau des concerts. Evitrash demain soir donc du côté de la coopérative de mai. Il y a un autre truc qui va être plutôt sympa, c'est en plus ce vendredi donc、euh, c'est histoire de commencer bien comme il faut le week-end. C'est、euh, le groupe français é l e c t r o qui s'appelle Acid Washed. Je vous ai parlé de cet album, on a eu plusieurs extraits. Dans Cette émission, l'album qui va d'ailleurs sortir、euh, fin de la semaine prochaine, il me semble, sur le label Record Makers, le label、euh, le label a p r du o n d groupe R. J'y arrive pas ce soir.、Euh, ils sont donc en concert à Seed Wash le vendredi 26 mars dans le cadre des soirées échos sonores à la plateforme à Lyon. Et si vous aimez、euh, bah, des hommages, des influences du côté de la house par exemple de Chicago ou la techno de Détroit ou même un petit peu de, de hip hop comme ça, bien barré, et ben allez. Donc, faire un tour à la plateforme à Lyon, applaudir Acid Wash ce vendredi 26 mars, et pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, et、eh、bien on va en diffuser un extrait, un nouvel extrait de cet album Acid Wash, ça s'appelle Snake. I don't know what's right. Who's wrong? Someone's going out tonight, temptations, p u l l i n g strong. Got my fancy go go boots tied around my feet.、Got、my hips, my favorite toy, gonna teach you how to play. Boy, my skin, it smells like leather from the top and to my feet. Now I can see you better, neon, s d r e s s i n g up the street. Kind girl with who you toss around. It's time to take you to a place where the lost are b o u n d Look into my Dixie eyes, tell me why you see. I'm feeling kind of naked because they're coming after me. I know where to get my kicks, let me fix you up. Dive into your beauty case, let me d u t o your face. It is hard to fake it when you're all staring at me. I'm feeling kind of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 t i s smells like leather from the top of to my team. I see sur Virgin Radio qui est pas pareil. I got another video. 394 Label Rock avec pour commencer un Londonien chef de file du label True f o u l t s TM Juke and Jack Baker Trio. Vraiment True f o u l t s un des meilleurs labels anglais dans ce style. Hein, new, new Soul Groove, artiste confirmé, producteur avisé. M. Duke, puisqu'il a notamment participé au second album d'Alice Russell, par exemple, et l'homme qui se cache derrière le Jack Baker Trio est décidément un homme très occupé, puisqu'il a déjà sorti deux albums et qu'il est aussi le batteur du projet Bonobo. et On le retrouve à l'honneur sur une excellente compilation du label True f o u l t s qui s'appelle Covers. Et aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, on le retrouvera bientôt sur scène le 7 mai du côté du Nomad Café à Marseille, le 8 au f e s t Festival Couleurs Urbaines à Toulon, le 9 mai au Théâtre Lino Ventura du côté de Nice, le 10 mai à Paris à l'Elysée-Montmartre, le 13 mai au Festival Jazz sur les Pommiers du côté de Coutances, c'est dans la Manche, hein, rien à voir avec Coutances qui est dans le 42 malheureusement, et enfin le 14 mai au Rock and Solex de Rennes. Excellente compilation, hein, donc covers, j'aurai l'occasion de o n p a r l a i t de Alice Russell, de vous jouer une magnifique reprise du. Seven Nation Army des White Stripes. Je sais qu'on passe celle de Ben en ce moment, mais celle d'Alice Russell est plutôt sympathique aussi. TM d u k e and Jack Baker Trio, donc pour injecter un petit peu de funk dans ce programme. C'est ce qu'a fait aussi Beck avec des nouvelles du projet Record Club de Beck, lancé donc par l'américain. On rappelle le principe réenregistrer en un jour un album célèbre avec un collectif de musiciens potes. C'est réalisé sans mixage. Les chansons sont distribuées une par une, semaine après semaine, sur le site de Beck ainsi que sur les sites des artistes participants. Euh, pour euh, rappel, premier essai c'était l'album du Velvet Underground et Nico. Deuxième album、euh, c'était un hommage à Léonard、euh, Cohen. Et le troisième essai qui vient de sortir c'est un album culte de Skip Sense,、euh, Spence, hein, le leader d'un groupe qui a cartonné dans les années、euh, notamment 69. C'était le leader du groupe Moby Grape. d e Sur s s s u cet album, on retrouve、euh, bah, du lourd.、Hein. Il y a Feist qui est dessus, Wilco et surtout Jamie Lidl qui, franchement, dynamite tout comme à son habitude. Voilà, vous écoutez la Bell e Rock et on va rester dans cette mouvance assez groovy pour écouter un extrait du nouvel album du canadien Son of Dave. Souvenez-vous, c'était l'ancien membre des célèbres Crash Test Dummies. L'album s'appelle Shake a Bone. Et s'appelle Undertaker. You meet well, you better watch out your b o y you're gonna need another dick. Come、okay, <laughs> Ouais, tout va bien ici,、hein. je te remercie, Son of Dave Undertaker. C'est un extrait du nouvel album qui s'appelle Shake Bone, Son of Dave qui fait vraiment entrer le blues dans le 2 1 è e siècle. C'est sa révision de ce style musical en 2010, sans prétention, hein, comme à son habitude. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cet album avec une musique funky.、Hein. Il fait juste ça avec ses lèvres. Et ses mains, une guitare sèche, beatbox et des solos d'harmonica. Si vous aimez ce genre de musique, je vous recommande donc cet album qui s'appelle Shake a Bone. Il est sorti il y a quelques jours et l'artiste s'appelle donc Son of Dave.、Euh, je vous ai parlé à l'époque des victoires de la musique, hein, quand Benjamin Biolay avait raflé la mise. Je vous avais parlé d'un. D'un chanteur français du groupe La Phase qui s'appelle Damny. Il vient de sortir son premier album solo. L'album est disponible sur le label Couvre-feu. C'est distribué en France par Because Music. Et cet album, plus je l'écoute, plus il est envoûtant avec une couleur rock assez sensuelle, sombre et très sexy. Vous allez voir au niveau des paroles, ça, ça vaut le coup. 10 titres dessus avec du piano, des cordes et des touches d'électro et des textes qui parlent de relations et compliquées. C'est un album. Qui est assez intense à écouter tranquillement, à réécouter tranquillement comme ça au casque, et vous allez adorer. Damny, donc c'est un petit peu sombre, je vous le dis tout de suite, mais j'ai envie de ça ce soir. Damny, ça s'appelle Au Large. Dans Label Rock, la première signée d'un artiste français, le chanteur leader du groupe La Phase pour son premier album solo. Il s'appelle Damny et l'album s'appelle Damny. Et cet album est disponible sur le label Couvrefeu, distribué en France par Because Music, et disponible depuis quelques semaines. Et puis, autre nouveauté à l'instant, trois Berlinois qui enregistrent sous le nom de Body Bill. J'étais pas trop sûr quand j'ai écouté ça, à vrai dire. Et puis,、euh, quatre titres hein, sur, cette,、euh, sur ce. Maxi, et j'aime bien ce titre hein, qui s'appelle One or Two Ghost, s plage 2 de ce maxi 4 titres. Trois Berlinois qui ont grandi dans le Berlin, Berlin souterrain, on va dire, et qui faisaient partie d'un groupe de post-rock, ou alors qui étaient encore DJ à leurs heures perdues. Apparemment, Bodybill, c'est le groupe préféré du moment de Block Party et de Gossip. Moi, j'aime bien, c'est le genre-titre qui va grandir et qui pourrait bien terminer sur l'antenne nationale. On le souhaite de Virgin Radio. Il y a un album aussi hein, qui va sortir l'album sortira le 24 mai prochain. Sur le label allemand qui s'appelle Sinboss Records. L'album s'appelle 2 in 1 et ça promet de, de, de l'électro-pop de bonne qualité. Donc Bodybill et puis juste avant Damny. On va rester du côté de la France, retrouver une chanteuse française qui s'appelle Raymond Howard. En fait, c'est une Stéphanoise qui s'appelle Laetitia Fournier. Mais elle enregistre sous le nom de Raymond Howard. Elle vient de sortir son nouvel album sur un label français basé à Toulouse Qui s'appelle We Are Unique, deuxième album pour cette chanteuse stéphanoise. L'album s'appelle For All the Bruises Black Eye d Peas, h u i titres. t À noter qu'elle a joué du côté de Lyon pour une date prestigieuse, hein, puisque c'était avec Jerry et Laetitia s a d i e r C'était du côté du Sonic, c'était le 12 mars dernier. Raymond Howard, tout de suite dans la b e l Rock, suivi d'une autre chanteuse française qui. Qui alterne entre les États-Unis et Bordeaux, c'est Thunder Forever, ça sera la prochaine date des mardis du Grand Marais. Mais tout de suite, donc Raymond Howard, ça s'appelle The Raincoats Are Here. The Snare That's Gone, Thunder Forever, une des invitées de la prochaine date des mardis des Grands Marais, avec la venue pour la troisième fois consécutive du festival itinérant Les Femmes s e m m ê l e n t un festival, je vous le rappelle, dédié à la scène indépendante féminine. Il y aura donc le 30 mars prochain deux artistes du côté de Riorge, Thunder Forever, qu'on vient donc de s'écouter, et Men. Quelques précisions concernant Thunder Forever, de son vrai nom, Mela. Valera, une artiste franco-américaine née en 1977 dans le sud-ouest de la France. Actuellement, elle partage, elle partage sa vie entre Bordeaux et Portland aux États-Unis. à noter qu'elle a été tout de même la première artiste française à signer sur le prestigieux label américain K Records, notamment le label qui a découvert Beck, puisqu'on parlait de, de Beck tout à l'heure.、Euh, style musical qui pourrait être défini comme du RB low-fi. Moi, j'ajouterais un petit peu de, de folk dans tout ça. Nouvel album. Qui va sortir, il s'appelle Noster. Il sort bientôt chez Vicious Circle. C'est déjà son troisième album. Et elle est donc programmée dans le cadre des Femmes sans mêle, le 30 mars à la salle du Grand Marais, donc à Riorge, le 31 à la Bobine à Grenoble, et le 1er avril, elle ira jouer du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Restez bien branchés sur le 49-4, on va marquer une petite page de pub, on revient tout de suite dans quelques minutes en fait, avec encore du lourd, un extrait du nouvel album de The Fall, on ira danser du côté de New York avec les sonorités africaines de Vampire Weekend. Du foufou avec Not Squares, de la voix féminine avec Anne Brun ou bien encore Lisa Mitchell. On parlera aussi des Plasticines. Et puis on se fera pour terminer cette émission un festival de titres punk féminins qui dure au maximum 2 minutes 40. Voilà, comme on aime dans la Belle Rock. Bougez pas, on revient. Tous les dimanches, 18h-20h, la Belle Rock avec Sébastien g a s s Encore 52 minutes de son spécial Label Rock. On repart pour cette deuxième heure avec un extrait de l'album de Mike Snow, ce groupe suédois dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Un groupe qui s'est véritablement monté en 2007 et qui a tout détruit, qui a explosé vraiment l'an dernier. Premier album enregistré à Stockholm dans une vieille maison de plus de 400, 400 ans, hein, dont la particularité est d'avoir hébergé la maîtresse du roi suédois Gustave III. Voilà, ça c'est de. De l'info rock'n'roll, quand même.、Euh, bel album en tout cas d'électro-pop avec dessus un gros carton, un titre qui s'appelle Animal, c'est celui que je vous joue tout de suite. Retenez bien ce nom,、hein. à mon avis, on entendra parler à la fin de l'année. Les Suédois donc, Mike Snow, l'album s'appelle Mike Snow. Vous écoutez la Belle Rock sur le 89-4 ensemble jusqu'à 20h. o d a v n k i n Ochada, e n c h a d a Venkin, e n k i n c h a d a i n c h a d a v e k i n c h k i n c o c h a d c h a d a v e i n d a k i n c h a d c h a d a d a i n k i n c h o c c h a d a v o c d a e n e n k e n d a i n k i n c h o c c h a d a v o c d d o Remember drinking hot chada, you remember drinking hot chada, you remember drinking hot c h o c o l a t e w i n t e r s cold is t too much to handle, t pinch your g l a s h e s pinch at your sandals. Here comes the feeling you thought you'd forgot t e n thought you'd... The elderly sales club won't ask with suspicion The whole of motor corporations giving its permission Together in the middle of Manhattan. Around the corner, the house that modern art built. Ask modern art to keep it out the closets of people who might own it for sins of pride and envy. And on the second floor, the Richard s a r a skid by. Sit on the park walls, ask overlay questions. While the horses race in taxis and momentum. I live there. i m a g i n i n g your wolf, it's a fall upon the sink. there. You waited since lunch, it all comes at once. Deux groupes qui ont un potentiel commercial assez énorme en 2010. Vous en écouterez parler de ce groupe suédois Mike Snow avec ce gros tube qui s'appelle Animal, et puis à l'instant. tiré Du nouvel album Contra, deuxième album pour les New Yorkais en révélation de l'année 2008, les Vampire Weekend. L'album Contra sorti, c'était le 11 février dernier chez Beggars. Avec si vous avez acheté le disque, le gros double CD, hein, le disque bonus, des versions inédites et des remixes, dont celui-ci Contra Melt A. Il y a Contra Melt B aussi, qu'on aura l'occasion de, de vous jouer hein, sur cette antenne puisque c'est vachement bien. Voilà, Alors, on va en profiter pour faire un petit clin d'œil à jouer, on profiterait pour faire un petit clin d'œil perso à mon pote Lilo, du côté du passage à niveau à p o u i l l y s o u s c h a r l i e u qui, euh, doit être en train de transpirer. À se débattre entre eux, c e s kebabs et ses pizzas. On va en profiter pour faire aussi un gros bisou à sa charmante épouse, hein, Sandra. Voilà, merci, merci pour la petite bouffe samedi midi, c'était très sympa. Et je pense, Lilo, pour aller un petit peu plus vite pour faire les pizzas, je vais te jouer un extrait du nouvel album de Fall, le groupe de m a r k u e Smith. Ça va sûrement pas te plaire, ça va faire trop de bruit, mais c'est pas grave, tant pis. 28ème album studio donc pour The Fall, le prochain album qui s'appelle Your Future of Clutter, disponible dès le 26 avril le prochain. Nouveau label aussi hein, pour The Fall, ça c'est la nouveauté, mais en tout cas même p e r s o n n e l puisque les musiciens n'ont pas changé et ça c'est une vraie surprise. The Fall tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle YFOC Sleepy Floor. J'adore. Tales from the Castle f o r d c r e v e v o Your future is our clutter. There's n o w e v e r an insistency that doesn't involve a problem. This new approach is on the borders of necessity. F. aussi Sleepy Flow, extrait du 28e album studio pour The Fall, spécialement dédié à Lilo, hein, du côté de Pouille-sous-Charlieu. Je pense que tout le monde a fui ta pizzeria, voilà, t'es content.、Euh, Peut-être tu me verras ce soir d'ailleurs, Lilo, si tu m'écoutes.、Euh, C'était bien ça, Rockabilly, Electro Pur, moment de rock'n'roll, post-punk, balade expérimentale. C'est un grand cru pour The Fall, avec toujours cette rage du côté de Mark E. Smith. L'album qui va sortir. On partir Le 26 avril prochain, prochain album de f a l l'intitulé donc Your Future o、oh、u Clutter. On reçoit des emails ce soir, on reçoit aussi des textos de, de gens qui sont. de demoiselles qui sont fatiguées, donc on va continuer comme ça, à leur remonter un petit peu. Leur énergie, alors casser les oreilles, comme ça, ça fait plaisir. Chaque dimanche soir, la belle rock jusqu'à 20h avec Sébastien et un extrait du nouvel album du groupe de blues rock londonien Archie Bronson Outfit. L'album s'appelle Coconut. Il sort、euh, cette semaine, il me semble, chez Domino Recordings. Troisième album pour les trois barbus. Et excellent album si vous aimez votre rock rugueux et assez p s y c h é d é l i q u e Autre bonne nouvelle, deux dates seulement en France. Eh hey, et, et pour une fois, C'est dans la région, ça sera le 16 avril à l'épicerie moderne de Lyon et le lendemain, le 17 avril, à la coopérative de mai du côté de Clermont-Ferrand. Archie Bronson Outfit donc l'album Coconut, un extrait tout de suite, ça s'appelle Magnetic Warrior. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Musique Bien couillue à l'instant dans la Bell Rock, musique de mec avec Archie Brunson Outfit pour commencer. L'album s'appelle Coconut, extrait joué Magnetic Warrior, excellent album de rock bien rugueux avec du bon groove tout de même. Et puis à l'instant, un trio qui vient de Belfast en Irlande qui est en train de se faire un beau nom sur la scène indé. Ils ont renversé la plupart des festivals anglais l'été dernier, A commencer par ceux de Leeds et de Reading. Le single s'appelle Asylum, le groupe s'appelle n o t Squares et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un album qui va sortir bientôt. On est un petit peu de calme maintenant. Voix féminine à l'honneur dans la Belle Rock, ceci jusqu'à 20h. I m crying a bottle of wine over you. This is something I don't usually do, but I'm crying a bottle of wine over you. I've been checking forever. De douceur dans un monde de brutes, comme on dit. La belle Anne Brun, voix magique,、hein. la norvégienne Anne Brun, dernier album en date qui s'appelle The Changing Seasons My Lover Will Go. Si vous aimez ce genre de son, ben, il faut aller l'applaudir. C'est demain soir, ça aussi, du côté de Lyon, l'épicerie moderne, elle est en tournée en France en ce moment. La belle Anne Brun, c'est bon hein, tout ça. Je reçois pas mal d'emails d'ailleurs concernant les voix féminines. Bah、ça tombe bien puisqu'on en a jusqu'à 20h, et je pense qu'on fera ça la semaine prochaine, hein, pour,、euh, dimanche prochain, pour fêter l'arrivée du festival Les femmes sans mêle du côté de Riorge. Que des voix féminines la semaine prochaine, ça pourrait être sympa, non? a l i Elle toute jeune, Elle est née en 1990, Lisa Helen Mitchell, tirée de son premier album qui s'appelle Wonder, un album produit par Ed Harcourt et Damne Hum. e On continue dans ce programme jusqu'à 20h, je vous le disais, avec des voix féminines. Elles sont parisiennes et elles seront bientôt une des têtes d'affiche du Festoche à Saint-Romain-la-Motte. Plasticines, elles sont trois Cathy au chant, Marine à la guitare, Anaïs à la batterie et Louise à la basse, tirée de leur premier album sorti chez b i c o u s les parisiennes. Donc des Plasticines qui seront une des têtes d'affiche du Festoche à s a i n t r o m a i n l a m o d e Ça sera au mois de mai prochain. On attend encore le, le nom de l'autre grosse tête d'affiche puisque les Plasticines joueront le vendredi. On sait qu'il y aura aussi des groupes locaux évidemment Mato qui sera sur place, Made in w o Ouais, on vous confirmera tout ça dans les prochaines semaines à venir.、Euh, décidément, encore、euh, quelques emails qui tombent et vous aimez bien les voix féminines, hein, donc、euh, c'est décidé. Hein, la semaine prochaine, que des voix féminines dans la b e l l Rock. Puisqu'on parle de la semaine prochaine, ça, il va y avoir un petit clash, puisqu'il y a le match de la chorale Juan Gravelin, il me semble, qui、euh, commencera à 17h,、euh, horaire exceptionnel. Donc ça veut dire que la b e l l Rock sera légèrement décalée. En gros, Fabrice ira jusqu'à 18h, 18h30, et on prendra l'antenne. Comme ça, on se fera un petit relais, ça sera plutôt sympa. Et je vais demander du, du Marcel et son orchestre hein, pour terminer son émission. Comme ça, ça fera le lien avec la musique de la Belle Rock. Je vais dire, Ronan, lui ai dit, pas r o n a n l u c e s'il te plaît, ou pas Benabar. Enfin, je sais pas, on se débrouillera. En tout cas, horaire exceptionnel donc pour la Belle Rock la semaine prochaine. À partir de bah, soyez calés, évidemment, à partir de 17h pour écouter Fabrice les résultats de, de la basket, du basket et de la chorale. Mais、euh, ça veut dire que ça sera pas 18h, ça sera 18h15, 18h30. Bref, soyez branchés comme d'habitude sur le 89.4. Et puisque ça Fait plaisir les voix féminines et que j'aime bien passer des petits singles punk comme ça qui font maximum 2 minutes, 2 minutes 30. Et ben je vous en ai sélectionné 3 en fait pour terminer cette émission.、Euh, que des classiques, que des vieux trucs que j'ai dégoté、euh, ce matin en faisant un petit peu de, de rangement dans mon déménagement. Et je vous ai trouvé 3 trucs plutôt sympas, respectivement Veruca Salt pour commencer ce groupe indé américain qui avait sévi dans les années 90. Après on s'écoutera du son anglais avec de langues b l o n d e Et on reviendra du côté de Paris avec les d y s l e x i c s Voilà, ça dure 2 minutes 30 maximum et ça fait du bruit. Et on aime bien dans la Belle Rock. Allez, v e r u c a s a l t pour commencer, pour terminer cette émission. Série folle, folle pour terminer cette、euh, émission avec、euh, rétrospectivement Les Américaines de Veruca Salt,、euh, single en 1994 hein, qui avait、euh, été disque d'or cet album. Et qui les avait entraînés dans le sillage de Courtney Love et de son groupe Hall pour une longue tournée mondiale. v e r u c a Salt, donc Victrola, les Anglaises de Long Blondes pour continuer Separated by Motorways. Un single sorti en décembre 2005. Et puis à l'instant, un truc qui me fait toujours autant délirer le groupe parisien 10 Lec 6.、Euh, 10 en c h i f f r e Lec, L, e C et 6, le chiffre 6, hein, écoutez très fort comme ça dans la voiture. C'est véritablement redoutable, notamment sur scène. c'était En 2008, on va se quitter avec、euh, le retour tiens, de la Londonienne Kate Nash après deux ans d'absence. Nouveau single, nouvel album. Le single s'appelle Do What Do. L'album s'appelle My Best Friend Is You. Ça sera disponible le 19 avril le prochain. À noter que deux concerts sont prévus. Ça sera du côté de Paris et de Strasbourg. Et ça sera au mois de juin、euh, prochain. On se retrouve la semaine prochaine. Donc、euh, faites gaffe, hein, ça ne sera pas 18h, ça sera sûrement 18h30. Soyez、euh, dès à présent. Ben, marqué 17h, ça sera le retour de la chorale les dimanches o i r s avec f a b r i c e j u a n g r a v e l i n Le retour aussi de Pascal j a q u e t demain matin à partir de 7h30 avec les infos. Et moi je vous dis, soyez sages, mais pas trop. Excellente fin de week-end, très bonne soirée. Et merci pour votre fidélité au 894. C'était Label Rock, c'était Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, Kate Nash pour terminer.